Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans notre studio, euh, nous sommes deux, pas comme la semaine dernière où j'étais toute seule. Euh, je suis à nouveau avec un étudiant de Belgique qui m'a proposé très aimablement de d'éclaircir au micro les questions politiques de la Belgique. Vamons parler de sa question tant difficile en Belgique que est Et la la sécession de Belgique en deux parties, verdad. Bonsoir, Michel. Bonjour. Bonjour, n'est-ce pas? qui français, donc en français, bonjour. Qu'est-ce que vous, de quoi voulez-vous nous parler? Vous, vous m'avez dit, je vais vous parler du BHV. Moi, j'ai d'abord ri parce que pour une française, le BHV est un grand almacén, almacène, un sous une courte anglaise, Mais pour un Belge, le BHV c'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est le BHV? Donc voilà, le BHV en réalité, c'est Euh, ces trois lettres qui veulent dire Bruxelles, Halle, Vilvorde. Donc Bruxelles la capitale et Halle et Vilvorde qui sont deux villes dans les environs de Bruxelles. En réalité, c'est un arrondissement judiciaire et une circonscription électorale. C'est un bien. petit peu compliqué tout ça, mais oui, euh, non, non, non, ça fait bien. partie de l'organisation du pays. Bruxelles et alrededores, que c'est comme une un agrupation de ciudades. De... Pues, BHV, très bien. <rire> Alors vous allez nous parler donc de ce Bruxelles qui est, qui est un point d'interrogation pour nous. Avec comment est -ce Bruxelles la sentence Donc voilà donc Bruxelles c'est une ville qui se trouve au centre de la Belgique et elle se trouve en territoire flamand. Voilà très bien. Bruxelles est un territoire flamand. Alors uh -huh. Dites Or, est... Or euh, Bruxelles est une ville francophone. Francophone, voilà. Donc Sinon, voilà où est le problème. Le problème, c'est que c'est un enclave francophone dans un territoire euh, néerlandophone. Euh... Voilà. voilà. Très bien. Muy bien. Entonces ya se enterraron bien nosos, nuestros seguintes. Et mm. ahora, vous nous expliquez cette histoire de BHV. Voilà. Alors, euh, le problème avec BHV, ce serait que les, Fla les Flamands voudraient couper... BHV en deux, pour que la partie flamande et la partie francophone du pays soient bien séparées. Et derrière tout cela, il y a tout un historique que je vais vous raconter maintenant. Ah, très bien. Si oui, si oui, oui, oui. il y a ses históricas, historiques, c'est le problème. Voyons voir. Alors, en, comme vous le savez peut-être, en 1830, la Belgique est devenue un pays indépendant. Muy bien, si. Oui. Et à l'époque... L'élite avait décrété que le français serait la seule langue. Donc, euh, à cause de ça, les néerlandophones, forcément, n'ont pas été contents. Et c'est de là qu'est né le mouvement flamand, qui avait deux buts. Premièrement, faire du néerlandais une langue officielle. Et deuxièmement, faire de la Flandre, la région au nord, un espace unilingue où on ne parlerait que le néerlandais. Bien sûr Mais il faut bien reconnaître que le français était tout de même une langue, de, une grande langue de culture. C'est une langue, euh, à la fin du XIXe siècle, une langue forte, bien assise, qui répond à une, une puissance culturelle importante. Voilà pourquoi il l'avait choisi comme voilà. seule langue bien officielle. Bien sûr, ce qui était rel relativement logique. Bon, alors, nous voilà donc déjà en deux morceaux. Voilà, donc on a... Ensuite, donc ce mouvement flamand, au fur et à mesure du temps, a quand même réussi à obtenir que le néerlandais devienne une langue officielle. Et le temps est passé jusqu'en 1921, où on a établi une frontière linguistique, c'est-à-dire au milieu du pays, une frontière avec au sud la, ré la région de langue francophone et au nord la région de langue néerlandophone. Voilà, donc ce qui fait que quand vous prenez le train... Euh, vous voyez, les gares qui sont écrites soit en flamand et en français, soit en français et en flamand. Voilà. Voilà. <rire> C'est ça, beltrica bilingue. Bon, oui. alors, ensuite. Ensuite, alors, au début, au début, cette frontière était mobile. Elle, elle, elle variait sur base des recensements qui se font tous les dix ans en Belgique. Il y a un recensement de la population, et sur base de ce recensement, on repérait Les communes dans lesquelles il y aurait plus ou moins de francophones, de francophones. ou de néerlandophones, voilà. et donc on, a, on les attachait à l'une ou l'autre partie linguistique selon la majorité. Es curioso porque la, la fluctuación lingüística es una cosa muy difícil de, de fijar. Es una cosa, la lengua la mm. la es fluctuante por naturaleza. La, la langue est fluctuante par nature, donc c'est une idée un petit peu curieuse que de faire ça, mais dont le recensement donnait l'idée de, de la nature du, du, demand, de la commune. On demandait aux gens leur langue maternelle. Leur langue maternelle, ce qu'ils considéraient être comme leur langue maternelle. Voilà. Bon. Et alors ça, ça a marché pendant un certain nombre d'années. Oui, voilà. Mais ça a posé quand même quelques problèmes aux néerlandophones, parce qu'ils euh, se sont rendus compte que le français gagnait du terrain sur le néerlandais et, que, et en fait, ils craignaient que ce, cet effet fasse tâche d'huile mm -hmm. et, et que les Français, que le, la langue les française, française. gagne de plus en plus de terrain sur la langue néerlandaise jusqu'à occuper tout le pays ouais. et, et à faire disparaître le néerlandais en Belgique. Ah oui, ah oui d'accord, c'était de Langeais, effectivement. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est donc passé Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, en 1962 on a décidé de figer la frontière, donc elle ne bougerait plus, peu importe les, les variations. Et on a aussi instauré le régime des facilités linguistiques. Très bien, le régime des facilités linguistiques. Voilà, et qu'est-ce que c'est ça C'est -ce en fait un régime dans lequel une région qui se retrouverait, par exemple, en Flandre, mm -hmm. et dont la majorité des habitants parlerait le français... Elle obtiendrait des facilités linguistiques, c'est-à-dire que les habitants français pourraient demander leurs documents officiels en français, malgré qu'ils soient en Flandre. En Flandre. Géographiquement en France, en Flandre, mais culturellement euh, du côté francophone. Voilà. Et l'inverse L'inverse est possible aussi, et c'est aussi possible pour euh, les... Pour certaines communes où on parle l'allemand et le et français. Et oui, et oui, bien sûr, parce qu'on doit apprendre à parler la bétrieca bilingue, pé de l'anglais, trilingue, parce qu'il y a une troisième langue un espace linguistique allemand, si. Bon, très bien. Donc, vous avez cette possibilité-là. Alors donc, là, on, est, on en est au, au, au statu quo. Chacun va rester dans son dans sa zone et on va tenir comme ça pendant un certain temps. Bon, voilà. alors, on va peut-être écouter une petite chanson. Et puis, vous nous racontez la suite après D'accord. Bon, ben à tout de suite, chers auditeurs. Je n'ai pas les mots, ma mère. Je n'ai pas les mots Pour te raconter Parler de ta voix De ta joie, de tes colères Tu es lumière Tu es mistral Mais aussi Caresse, tendresse Je n'ai pas les mots Ma mère Je n'ai pas les mots Ma mère Je n'ai pas les mots Te raconter, parler de tes yeux, appel que je n'ai pas compris, regard changeant, ruisseau, juste au bord de tes cils, ma mère. Je n'ai pas les mots, ma mère. je n'ai pas les mots pour te raconter ma vie aujourd'hui, la maison dont tu as toujours rêvé, le bonheur de chanter, c'est avec toi que je voudrais les partager. Je n'ai pas les mots, ma mère. je n'ai pas les mots pour te raconter, mais je n'ai pas envie, les mots sont inutiles, on ne raconte pas la lumière. Chers auditeurs, nous voilà de nouveau euh, à vous parler de la Belgique. Euh, en que fêtions-nous que d'Adam, entonces euh, Nous étions restés donc, en 1962. Et maintenant, on va faire un bond en avant de 30 ans pour arriver en 92. En 92. Traduction francophone de France, 92. Voilà. 1992, 92. Très bien. Qu'est-ce qui se passe en 92 Alors, en 92, il y a une grande réforme de l'État qui est entreprise. C'est d'ailleurs la dernière en date. Et en fait, elle va consister à faire de la Belgique un état totalement fédéral, avec euh, donc les régions qui ont chacune des, des compétences spécifiques, un peu comme en Espagne. Mm -hmm. Et également, on va créer une nouvelle province. Parce qu'il faut savoir qu'avant, la Belgique avait neuf provinces. Oui. Et on va couper une province en deux. Et cette province, c'est le Brabant. Ah oui, c'est vrai, la province du Brabant. Et cette province du Brabant, en réalité, Bruxelles, se trouvait à l'intérieur de cette province. Et on va la couper en deux, de manière à ce qu'il y ait un Brabant flamand et un Brabant flamand. wallon. Et donc Bruxelles va être totalement enclavée en Flandre. Voilà. Donc ça, c'est dangereux pour la francophonie, bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est le, le gros problème qui s'est posé, la situation de Bruxelles dentro de la zone euh, flamenca. Alors. Pardon. alors, après ça, c'est là que le problème de BHV va réellement entrer en scène. Mm -hmm. Donc, euh, on rappelle BHV, Bruxelles, Halle, Villevorde. Oui, alors Bruxelles, c'est Bruxelles, Halle, c'est la zone flam flamande. Et, et Villevorde, c'est la zone française, francophone. Euh, en réalité, non. Les trois villes se trouvent en région flamande, mais il y en a une qui se trouve au nord de Bruxelles et une au sud. Au sud, voilà. Celle qui est au nord, elle est plus proche de la zone flamande. Elle forme un, un triangle ouais. à peu près. Voilà, ça fait donc un triangle. Mmh. Voilà. Et donc, euh, les années vont passer jusqu'à maintenant et la volonté des Flamands serait de couper l'arrondissement en deux C'est-à-dire faire un arrondissement Bruxelles et un arrondissement Halle-Villevorde. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a des francophones qui habitent à Halle-Villevorde et qui veulent garder leur privilège de pouvoir s'exprimer en français, dans les documents officiels, etc. Voilà. Donc, euh, il y a des, des, une partie de la population qui est francophone, profondément francophone, et qui entend le rester. Voilà. Et donc on arrive maintenant petit à petit avec euh, des réformes successives et des propositions, des négociations qui ont, qui ont souvent échoué. On arrive jusqu'à 2007 avec une première crise en Belgique. C'est le moment où la Belgique est restée sans gouvernement pendant euh, plusieurs mois. Ensuite, on a réussi oui, à... Oui, c'est vrai, nous en avions parlé à ce micro déjà. C'était une question qui nous avait un petit peu tous effrayés. On pensait qu'en Europe, il y avait un pays sans gouvernement. Et voilà. quelqu'un avait évoqué ce problème. En estos microfonos, hablamos ya de eso, si es verdad. Ben oui, donc voilà, ça avait eu assez d'écho international. Et donc, on se retrouve un petit peu sans gouvernement pendant très longtemps. Pour finir, on arrive à former un gouvernement. Et maintenant... Après euh, presque trois ans de ce gouvernement, la question BHV, encore une fois, la scission, fait exploser le gouvernement parce qu'on n'arrive pas à trouver d'accord et certains partis quittent le gouvernement à cause de ça. Voilà. En fait, c'est un problème grave. Oui, voilà. Ce n'est pas, pas simplement un folklore linguistique de savoir si on parle ceci ou on parle cela, c'est que ça va très profondément dans les racines. Mmh. Et, et ça, ça remet en question le, le gouvernement même du pays. C'est un problème grave, en fait. Voilà, tout à fait. Ça remet en question des, même l'unité du pays, pour certains. Oui. C'est un peu comme une bombe à retardement qui, qui doit être désamorcée, parce que sinon, elle risquerait d'exploser et de faire exploser le pays en deux. Oui. Théoriquement, c'est à ça qu'on pense. Théoriquement, nous disons ici, la Belgique c'est en deux, mais les Belges, est-ce qu'ils ont envie que le pays explose euh, Les Belges, non. La plupart des Belges n'ont pas envie que le pays explose. Les Flamands, la majorité des Flamands, veut un peu plus d'autonomie, mais c'est pour des raisons plus économiques que culturelles, parce que la Flandre est maintenant dans une meilleure situation que la Wallonie et aimerait continuer à se développer. Sí, hay que recordar que la, la zona francófona fue muy próspera en su tiempo, pero que como la economía de esa zona se basaba en las minas, y que las minas están prácticamente todas cerradas, como en Francia y como en Alemania, pues el resultado es que la, la economía de esa zona eh, está en, en, en pérdida, o sea, está en, en perte de vitesse, que diríamos, ¿verdad? Y evidentemente eh, la, la fuerza económica ya se ha trasladado a la otra parte, que es la parte flamenca. Voilà, tout à fait. Donc, les Flamands ont leur raison de vouloir un peu plus d'autonomie, mais, se... mais ils ne veulent pas se séparer totalement de la... de la Wallonie. Il y a une petite minorité de nationalistes qui a toujours existé, mais qui a toujours été minoritaire, un peu on pourrait comparer cela avec euh, certaines minorités en France ou même en Espagne. Voilà, ce sont des minorités qui, qui, en fait, pas, qui sont euh, visibles dans les médias, euh, qui sont un petit peu peut-être trop visibles dans les médias, mais qui n'ont pas, pas l'efficacité certainement nécessaire pour renverser, un, pour révolutionner un pays, peut-être. Voilà, on va penser ça. à ça, on va penser ça quand même, on va être optimiste. Oui, on peut penser ça, un peu comme je pense aux Basques, aux Catalans en Espagne, qui, oui. qui sont toujours là, mais malgré tout les, le pays reste uni. Oui, voilà. Donc en fait, euh, on verra pas une Belgique en trois morceaux. Je pense pas. Parce qu'on parle toujours de deux morceaux mais en fait, il faudrait qu'il en ait trois. Peut-être pas parce que Le les... troisième les... non. Non, parce que les, les germanophones n'ont rien contre le fait de rester belges. D'accord. Et wallons. Voilà, Ils sont simplement germanophones. Voilà. Voilà. Très bien. Alors on a on garde tout espoir pour la Belgique. Oui, on peut garder espoir, même si ça risque d'être un peu compliqué dans un futur proche, parce que la Belgique va prendre la présidence de l'Union. Ah, mais c'est vrai Alors il faut donner l'exemple <rire> Juste après l'Espagne. Oui. <rire> Et un pays sans gouvernement aurait un peu de mal à diriger l'Union européenne, donc c'est pour ça qu'ils ont convoqué des élections très rapidement, mais vu la, la situation difficile, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et dans un avenir plus lointain, comme on l'a déjà dit, euh, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Qui est en jeu, c'est vrai. Mais enfin, on va, on va croiser les doigts. On va, voilà. On va, une fois de plus, on trouvera une solution. En Belgique, on a toujours trouvé des solutions. Oui, voilà Donc, le compromis à la Belge. Voilà. Et ce n'est pas une histoire belge, c'est du vrai. Eh bien, Dami, eh, espero que os haya interesado este, esa exposición por un belga, un belga de muy, muy belga. Y, se sonríe, ¿verdad? Pues sí. Y esperemos que nos veamos para otra semana para hablar de otro tema. Nos despedimos por hoy y agradecemos a, a Miquel la amabilidad de habernos explicado todos esos, esos detalles sobre su país que son de, de mucho interés. Adiós y, y hasta la, la semana que viene. A la semana próxima. Au revoir.